Obrek von der Letze-Beer-Bahai. Und mit Khoda Jean-Marinau. Meivier <musik> ist Dorfschaffung vor rassischer Diskrimination ein Ziel, dat es all soll um Herz leihen. Die Nationen haben den 21. März als internationalen Tag fir Dorfschaffung vor rassischer Diskrimination gewählt. Aus dem Allais wird die Internationale bahai eine Deklaration zum Thema herausgehen. Sie wird auf der Madame Mary Robinson präsentiert, die Kommissarin für die Menschenrechte aus. Hier läuft ihr erst den zweiten Teil von dieser Deklaration. Pendant trop longtemps in der Geschichte, der Hass des Rassismus hat violiert die Dignität humaine. Son influence a retardé le développement de ses victimes, corrompu ses auteurs et anéantit le progrès humain. Des efforts conscients, délibérés et soutenus seront nécessaires pour surmonter ces effets dévastateurs. On a fait rien de moins qu'un amour réel, une patience extrême, une vraie humilité et une réflexion dans une attitude de prière, réussiront à libérer les relations humaines de sa tâche pernicieuse. Fermez vos yeux aux différences raciales et souhaitez la bienvenue à tous à la lumière de l'unicité. Voici le conseil de Baha'u'llah. Il est clair que la promotion de la tolérance et de l'entente réciproque parmi les différents groupes humains ne constitue pas un simple exercice passif des rhétoriques. Il y a lieu d'affronter toutes les formes de provincialisme, toutes les étroitesses d'esprit et tous les préjugés. La mise en application de mesures juridiques appropriées qui protègent les droits et chaque chance de tous et l'adoption d'initiatives éducatives qui favorisent la solidarité humaine et la citoyenneté mondiale devraient être parmi les premières mesures pratiques adoptées par toutes les nations. Direction morale qu'offrent les communautés religieuses devrait sans doute être un élément clé de toute affaire de ce genre. Cependant, pour assurer un rôle constructif à la religion, les adeptes de toutes les religions devraient reconnaître les conflits et les souffrances causées par ceux qui se sont appropriés les symboles et instruments de la religion en vue de fins personnelles égoïstes. Le fanatisme et les conflits empoisonnent les puits de la tolérance et représentent des expressions corrompues des vraies valeurs religieuses. Le défi qu'affrontent tous les chefs religieux consiste à contempler le cœur rempli de compassion et de soif de vérité, la situation critique de l'humanité. Et à se demander si, en toute humilité devant leur créateur tout puissant ils ne pourraient pas effacer leurs différences théologiques dans un esprit de tolérance réciproque, afin de leur permettre de collaborer à l'avancement de la justice sociale et à la paix. Dans son exhortation à observer la tolérance et la justice, Baha'u'lláh affirme qu'il est possible à la fois de croire en Dieu et d'être tolérant. Le chemin conduisant à l'unité et à la réconciliation est le seul qui se présente à la famille humaine. Un monde dans lequel toutes les nations, races, croyances et classes sociales sont unies étroitement et de façon permanente n'est pas une vision utopique, mais une nécessité inévitable et vitale. Illuminez et sanctifiez vos cœurs, conseil Barraola. Ne permettez pas qu'il soient profanés par les épines de la haine et les l'errance de la malice. Vous êtes tous les habitants d'un même monde et vous avez été créés d'une même volonté. Bénissez-lui qui se mêle à tous ses semblables dans un esprit de parfaite bonté et d'amour. Also weit zum zweten allersten Deal von dieser Deklaration von der internationalen Bahai Community zum Dach von der Aufschaffung vor rassischer Diskriminierung. Wir haben glichen das Rubrik auf Rayat von der Zubai Bahai im Internet an www.bahai.lu.